Unité 0. Leçon 2. Exercice 4. Écoutez et mimez la consigne. A. Écrivez 2. B. Répétez. Bonjour. C. Écoutez le professeur. D. Regardez la photo, page 9. Lisez la page 8. F. Demandez comment s'appelle votre voisin ou votre voisine. G. Écrivez votre nom.